Dans la première heure, Simon f i t z b y sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai trois nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission. Le nouvel album de la formation de power metal progressif Jag Panzer, celui des Finlandais Children of Bodom, et surtout en grande exclusivité a v e classique, le tout nouveau disque des Suédois de Amon Amarth, s u r t e r Rising, qui sort en magasin le 29 mars prochain. En plus de tout ça, je vais vous présenter un bon groupe américain obscur des années 70 du nom de Pouba, ainsi qu'une f a c e complète d'un album v é n é t e classique paru il y a 40 ans, soit Ladies for Ladies Only de Steppenwolf. Et, encore une fois, j'aurai entre 13h et 14h quelques paires de billets à attribuer pour le concert de April Wine qui aura lieu à la salle J. a n t h o n y o Thompson lundi prochain, le 21 mars. Donc,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 t s a wonder I can think t at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. c o d a o h Rome, give s us those nice bright colors. Give s us the greens of summers. Makes you g I r l s I knew when I was single. Brought them all together for one night. I know they never match my sweet imagination. And everything looks worse in black and white. Coda the chrome. a t gives t e Give us the greens of summer, w i c h makes you t h a n k all Paul Simon avec、Colochrome, c o l o c h r o m e c'est tiré de son album There Goes Rhyming Simon de 1974. Je vais vous en reparler de cette pièce dans un moment dans Les Éphémérides. Il est 11h12, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les Éphémérides. J'ai encore une fois l'immense plaisir. est en compagnie de l'authentique et véritable historien de C'est Fou, Monsieur Simon f i t z b r i Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 14 au 20 mars? Il y a plein de choses, hein? Oui, effectivement. Encore on, une fois. En comme toujours. Et on débute, en fait, le 14 mars 1938 avec la naissance du producteur Quincy Jones. Oui. Que... Surtout et... reconnu dans le milieu du jazz. Oui.、Euh, pas vraiment touché au monde du rock,、euh, sauf que c'est lui qui était responsable des orchestrations. Euh, sur euh, cet album de Paul Simon qu'on a entendu, t h e r e g o e s Rhyming Simon. Et surtout connu pour、euh, avoir participé,、euh, avoir été le producteur、euh, de Michael Jackson、ouais. euh, pour les albums、euh, Off the Walls et、euh, Thriller et Bad aussi,、Exactement. je pense, ce qui n'est absolument pas rocket du tout. Non, non, il avait été également producteur et... pour、euh, la fameuse pièce We Are the World,、euh, ah. le grand classique de la pop-bonbon. Oui.、Ouais. Euh, nous avons également le 14 mars 1943 la naissance de Jim Pons,、euh, bassiste plutôt, d e s Turtles, qui s'est、euh, plus tard joint aux Mothers of Invention ouais, lorsque、ouais, Frank Zappa les a reformés.、Mm -hmm. Donc,、euh, quand même, un excellent groupe. Les, les, ouais, les second les Mothers qui ont été euh, euh, associés à Frank Zappa ou... Début、ouais. des années 70. Ouais, pratiquement, dans l'entièreté des Turtles, il、mm、était -hmm. avec les Mothers of Invention、ouais. dans cette deuxième. Ils faisaient il de la pop, mais、euh, c'était un très bon musicien. Exactement.、Mm. Euh, nous avons en 1955 Arthur Godfrey, dénicheur de talent pour la CBS, qui décide de ne pas、euh, signer Elvis Presley sur son label. Il a préféré signer Pat Boone. <rire> Un homme de peu de flair. Oui, e a c t À、exactement. cette décharge, on pourrait dire quand même que Pat Boone a eu beaucoup de succès. Oui, ah、oh、oui, oui, vraiment. Et aussi, il faut dire que lorsqu'on qu discutait avec Elvis Presley, aussitôt qu'on ne parlait pas de musique, c'était、euh, assez, assez euh, difficile. C'est laborieux d'entretenir de, une conversation pertinente avec lui. Oui, parce que Elvis était très inculte. Oui, exactement. Euh, donc,、euh, c'est peut-être la raison pourquoi il n'a pas été signé.、Oui. C'était que pas quelqu'un nécessairement très, très versatile. C'est ça. Euh, donc,、euh, c'était un bon choix, Pat Boone aussi. p u i s q u il était très populaire, mais évidemment, il n est pas devenu une icône des années 50 comme c'était、euh, c a u d e l d v i s Exactement. En 1964, cette fois-ci, le magazine Billboard rapporte que les disques et les Beatles représentent 60 des ventes d'albums en Amérique. Ce qui oui, est pas r i d i c u l C'est colossal. Vraiment,、mm -hmm. oui. Il faut dire qu'également, on, on a un peu lancé à peu près tout ce que les Beatles avaient fait un, un peu en même temps. Donc, deux albums en, en plus des cinq ce、oui. qui s o r t a i t pratiquement une semaine une、oui. après l'autre. Donc,、mm -hmm. c'est sûr que ça a aidé, mais quand même, c'est une saturation incroyable、oui. de la part du groupe.、Mm -hmm. Et、euh, les Beatles, toujours en 1969, reçoivent un disque d'or pour Yellow. s n e Marine, bien sûr,、oui. un album euh, largement euh, constitué de compositions de George Martin. Oui, également, une, face,、euh, une face au complet.、Oui. Euh, mais j'aime bien cet album.、Oui. Euh, j'aime bien、euh, les compositions de George Martin, mais ce s t pas un album des Beatles. Euh, à euh, proprement en, dit. Oui, c'est ça, parce qu'il y a juste une face. Exactement. Du, du vinyle. Mais de bonnes pièces, par contre, qui se r e t r o u v e t sur cette face.、Oui. <rire> mais on les retrouvait déjà, dans le cas de All y u Need Is Love, on retrouvait、mm -hmm. déjà cette pièce-là、euh, sur euh, Magical Mystery Tour. Oui, exactement. 紫。So. Et、oui, en oui. effet. On a un peu rempli、euh, oui, le discret. Oui, tout dit, à fait. En 1971, Me and Bobby m c g e e de Janice Joplin, Joplin, plutôt. Et numéro 1,、euh, c'est la seule pièce de Joplin à avoir elle a atteint le top 40,、mm -hmm. euh, bien sûr, avant sa mort, puisqu'il y a eu des rééditions par la suite qui, qui, qui ont quand même bien fonctionné. Euh, mais euh, donc, c'est、euh, la seule pièce qu'elle a eu. Il、euh, dit avant sa mort, mais elle était non, déjà décédée. Elle était décédée l'automne précédente. Oui, exactement.、Ouais, c'est un succès post-mortem dans ce、ouais. cas-ci. Et c'est une des rares, justement. À l'époque, c'était encore rare, 71 d'avoir des succès post-mortem. Oui. Toujours en 71? Oui, les Rolling Stones donnent un dernier concert en Angleterre avant de s'exiler en France pour éviter les taxes du Royaume-Uni, ce qui a donné l'excellent école. Est Est-ce qu'ils s'imaginaient qu'ils partaient à jamais et qu'ils ne reviendraient plus jamais et que c'était la dernière chance que les a n g l a i s avaient de、wow! ah, ah, pas, l i s revoir? En fait, je ne sais pas, je l'ignore. Je ne crois pas nécessairement que ça a été vendu comme ça, mais c'était、euh, probablement euh, donc euh, la, la promotion a dû être autour、euh, d'une dernière chance、ouais. de voir les Stones avant longtemps. Oui, c s c'était,、euh, parce que, faut dire que les taxes au Royaume-Uni sont quand même assez élevées pour、ouais, le. 94 Exactement. Ça n'a aucun bon sens. c e c'est, fou. <rire> Il y a plusieurs artistes, d'ailleurs, qui, ben, d'ailleurs, la, la pièce de George Harrison, Taxman, est exactement、mm -hmm. basée là-dessus.、Ouais. Il y a plusieurs artistes qui, lorsqu'ils font leurs grosses années ou est-ce qu'ils font leurs plus grosses tournées, ne, ne vont pas rester le, le nombre de jours légal en Angleterre pour être taxés, exactement,、ouais. pour éviter ça. Donc, l e s s t o n e s ont f a i t Led Zeppelin. Led、euh, Zeppelin.、Euh, les artistes pop également, là, maintenant, qui font,、euh, qui, qui, offre Plus dans le milieu de la pop que, dans le, que du rock font également le même、mm -hmm. genre de choses parce que、ouais. c'est incroyablement cher. Ridicule. Oui. oui. Également en 1973, Elton John est au sommet du palmarès avec Crocodile Rock. <rire>、okay. Oui, qui est un pastiche、oui. euh, de rock'n'roll de la fin des années 50. C'est un pastiche réussi. Oui, c'est、oui. ça, le rock'n'roll de la fin des années Exactement. 50. Exactement. C'est un très bel hommage de la part、oui. euh, d'Elton John. Hum、mm -hmm. Allez, on arrive、euh, le 15 mars.、Hein? Oui, 15 mars, nous avons quelques anniversaires à souligner. Tout d'abord, Phil Lesh, qui est né en 1940, bassiste bien sûr des Grateful Dead,、mm -hmm. qui、euh, célèbre cette semaine ses 71 ans. Oui, il fait partie de Further maintenant. Oui,、ouais. exactement. Ouais.、Euh, nous avons également le 15 mars 1941, la naissance de Mike Love, chanteur des Beach Boys, qui lui célèbre ses 70 ans.、Mm -hmm. Lui, est toujours avec les Beach Boys, qui est. Assez dommage parce que ce s t pas nécessairement、euh, lui qui mériterait d'avoir le nom. Mais bon.、Euh, 1954,、euh, naissance de Sylvester Stewart, mieux connu sous le nom de Sly Stone, ouais,、euh, qui、ouais. lui célébrait ses 67 ans. Oui, Sly Stone qui s'est cité、euh, en passant dans la série Weeds, comme、euh, la, la saison 6, comme、ouais. un des, des, des grands,、euh, je dirais, ermites célèbres ouais, avec le u n a b o m b Oui. Effectivement, on le voit pas, on le voit pas vraiment,、euh, beaucoup. Non, non, non. Ben, il a tout fait pour s'aborder sa carrière,、mm -hmm. euh, de façon、euh, éclatante. Ouais, exactement. Ben,、oui. ça a fonctionné. C'est ça. Il, il se présentait souvent,、euh, des fois pas du tout pour、euh, des spectacles où il arrivait、euh, de façon ridiculement en retard. Un peu comme Axel Rose,、euh, ce qu'il、mm -hmm. fait. C'est-à-dire que vous arrivez quatre heures en retard. Un spectacle, un osso au Madison Square Garden. c é t i t plein de conneries. c é t a b l e incroyable. incroyable. D'ailleurs, dernier concert de Guns N' Roses, je pense qu'il y avait trois heures de retard. Oui. c e s t assez incroyable. Oh, oui, oh, oui.、Euh, nous avons également en 1946 naissance d o h e r d Scott, guitariste de War, qui célébrait ses 65 ans、mm -hmm. cette semaine. également, en 47, le virtuose Ry Cooder, qui lui célébrait ses 64 ans, bien sûr, il y a un guitariste de blues qui a participé, d'ailleurs, au tout premier album des,、euh, de, de, c'est-à-dire de Captain B. Fart and His Magic Band en 1967. Il jouait sur Safe As Milk. Ah oui? Oui, exactement.、Ah, okay. Il avait été intégré en fait, au groupe pour un peu surveiller、euh, Captain Beefheart, s'assurer que ça n'allait <rire> pas s'en aller directement dans l'anarchie,、euh, ce qu'il faisait.、Ah, mais、okay. il restait seulement. Donc c'est、euh, le studio qui l'avait en, engagé. Oui, exactement,、ouais. exactement. Un peu comme à l'époque, on envoyait Jimmy Page pour superviser euh, euh, les, les sessions de studio des nouveaux artistes. Oui.、Euh, Euh, de quasiment tout le monde、euh, qui a enregistré en Angleterre l entre 1964 et、euh, 66.、Hein? Exact. Donc, e t u n e chance qu'ils ont envoyé Ry Cooder, en fait. Et lorsqu'il est arrivé, Captain Beefart a mis,、euh, a mis à la porte son guitariste,、euh, le guitariste du groupe en、oui. disant que Cooder allait le remplacer. Et il dit, quelques minutes plus tard, le guitariste,、euh, dont le nom m'échappe, est arrivé avec une arbalète qui a pointé à Captain b e f v e r q Il a dit, il n'y a pas question que tu me mettes dehors. Et en tout cas, c'était déjà assez bizarre à cette époque-là. e、euh, t c'est、wow. pour, c e pourquoi i l n'y a pas continué par la suite. Oui,、ouais, c'était assez、euh, particulier.、Wow. Euh, et, et Safe As Milk, qui, à, à mon avis,、euh, de ceux que je connais de Captain B. f a r t c'est son meilleur album, je trouve. Oui, oui, effectivement. c e s t sont son plus a c c e s s i b l e C'est ça,、ouais. le plus accessible. Et un peu, justement, grâce au travail de guitare de Rykooter,、mm -hmm. qui est sur quelques pièces, et、euh, ça, ça vaut la peine, donc, d'écouter si vous êtes un fan de blues, parce que、oui. c'est un album dirigé vers le blues.、Mm -hmm. En 1955, cette fois-ci, d i s nous avons la naissance de Dee s n i d e r des chanteurs des Twisted Sisters, qui lui,、oui. c'est vrai, c'est 56 ans. Oui, c'est o u j o u r s n excellent、France. showman. Oui. Euh, et、euh, quelqu'un de très, très, très comique en entrevue. Toujours très, très divertissant. Oui, toujours、euh, prêt à l'en f e r justement, des entrevues. À un moment、oui. donné, il a le cœur gros. b n cœur gros, et je veux dire, il a un cœur、euh, sous la main.、Euh, oui, pour oui. ce qui est de, de, des fans et tout. Et d'ailleurs,、euh, il, il ne refuse pas, en fait. Il、euh, n'y a pas honte de ce qu'il avait l'air dans les années 80、mm -hmm. aussi. Et, y, ça ne lui dérange pas de revenir avec les cheveux,、ouais. la frange et tout, le maquillage.、Ouais. C'est quand même assez bien de sa part. C'est un joke band, le Tit Sister. C'est e u x qui disent <rire> Tit Sister.、Ouais, musicalement, ce n'est pas terrible, mais c'est un joke band.、Là. Exactement. C'est pas un super p a n r e a u sérieux. Pas du、non. tout. Euh, la même journée en 1955, après cette fête ignorée par、euh, la CBS la veille, Elvis Presley signe un contrat avec l'homme qui est devenu son gérant, le colonel Tom Parker. Oui, un homme de plus de flair. Oui, exactement. <rire> exactement qui avait aussi、euh, le œ i l d、euh, flair de la business, en fait,、euh, mm -hmm. puisqu'il a fait、euh, probablement plus d'argent après la mort d'Elvis et il a fait peut-être plus d'argent encore avec les produits dérivés d'Elvis que les albums.、Ouais, c'est un homme d'affaires, mais par、ouais. contre, euh, euh, pour ce qui est de l'intégrité artistique, Qu'il n'avait、euh, okay. rien à faire. Non, non, vraiment pas. Parce qu'il a fait faire、euh, à peu près tout ce qu'il voulait, Elvis. Ben, des choses les... vraiment、euh, stupides.、Oh, oui, oui. Des films des années 60. <rire> tous les films. Tous les films. Tous les films. Ah oui. C'était très, très, très mauvais. Il n'y a rien de bon là-dedans. Exact.、Hein. Tandis qu'Elvis, lui, aurait aimé ça, faire au moins un bon film.、Ouais. Son, son gérant ne l'a jamais écouté.、Mm -hmm. Et、euh, Las Vegas aussi, qui a été une erreur mon, ouais. monumentale.、Ouais. C'est vraiment dommage. En 1963, nous avons la naissance de Bret Michaels, t e Poison, qui lui célébrait ses 48 ans cette semaine, probablement entouré de jeunes n a i p h fêtes à son émission télé-réalité. Oui, et là, tu t'attends sûrement à ce que je dise quelque chose de、euh, oui. l Je trouve qu'il se couvre de ridicule euh, euh, assez bien lui-même, alors、euh, je pense qu'il n'y a rien à dire、ah, sur le sujet. Ah, d o c franchement, on peut passer par-dessus assez rapidement、oui. parce qu'il n'y a rien à dire、oui. là-dessus.、Oui. Oui. Oui. En 1969,、euh, Cream se retrouve au numéro 1 du palmarès britannique des ventes d'albums avec leur album Gou. Goodbye, bien sûr. Donc,、euh, mmh. Mmh. Mmh. Qui, qui est, ben, là, on a un exemple encore une fois d'un album qui n'est pas très bon, mais,、euh, mais qu'à cause que le groupe était、euh, au sommet de, de, de sa popularité,、euh, eh bien, le disque s'est vendu beaucoup. Exactement. Mais ça ne méritait pas nécessairement un numéro. Un... <rire> C'est、ah, la popularité du groupe qui、oui. a joué beaucoup dans balance. Exactement. Par contre, un excellent album euh, qui euh, a, a atteint le palmarès、euh, des ventes, le numéro un du palmarès des ventes britannique、euh, en 1975, il s'agit de Physical Graffiti oui, de là, Led Zeppelin. Là, là c'est bien quitté. Oui, exactement. Oui, oui. Un, très, très, très bon album. <rire>、okay. Et la même journée,、eh bien, oui, euh, euh, les Duby Brothers sont au sommet du palmarès avec Blackwater.、Et、justement, on va aller l'écouter, cette pièce Blackwater s des Duby Brothers. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à t o i s r i v i è r e C'est f o u 89.1 FM. Oh, Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle, w h e e l bump i n g Black water keep rolling all fast, just the same. Oh, Black water. Mississippi moon won't you keep on shining on me. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon won't you keep on shining on me. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon won't you keep on shining on me. Death keep on shining y o u r l i g h t Gonna make everything great. Mama's gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no u r r y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 w h a s h i n i n g o n me With your daddy all night long. I like to hear some funk a Dixie Lampert a d Mama come and take me by the hand. I love a hand, take me by the hand, pretty Mama, pretty mama. come, dance with your daddy with you all, all night long. I like to hear some funk a Dixie Lampert a n Mama come and take me by the hand. I love a hand, take me by the hand, pretty Mama, pretty mama. come, and dance with your daddy all night long. I like to hear some funk at Dixie Lampert a Mama I'd like to hear some funk and d i c k and pretty mama go take me and father. i like to hear some funk and d i c k and pretty mama go take me and father. Avec un de ces très très très nombreux classiques No More Mr. Nice Guy. C'est tiré de l'album Billion Dollar Babies, dont on va parler dans un moment. Éphémérides, c'est paru en 1973. Au début du b l o c juste avant ça, plutôt、oui. on a entendu les Dewey Brothers avec、euh, eux aussi, ils en ont de nombreux classiques.、Euh, ce qu'on a entendu, c'est Black Waters,、euh, tiré de. À l'origine, c'est paru sur l'album What Were Once Vices Are, Habits Are Now Habits de 1974. 11h32, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps, et là, ça nous amène aux éphémérides du 16 mars, n'est-ce pas? Exactement, le 16 mars, qui était mercredi de cette semaine, et nous débutons en 1948 avec la naissance de Michael Bruce, guitariste du Alice Cooper Band. Et oui, et c'est pour ça qu'on a passé、euh, cette pièce、euh, de Alice Cooper, puisque c'est un des riffs de guitare,、mmh. c'est une des compositions de Michael Bruce. Merci, c'est la p r e m i è e f o i Et ça, ça lui donne、euh, 63, 63 ans. ans、ouais. Oui, exactement. Là, il va être、euh, intronisé enfin au Rock'n'Roll a d Hall of Fame、oui. euh, 20 ans plus tard. Euh, et euh, ça va mener une reformation du groupe original là, qui v o nous donner une prestation comme ça.、Ah、oui, ça va valoir la peine.、Mm -hmm. J'ai mis en devoir ça、mm -hmm. parce que ça fait, ça fait quand même longtemps. Ça se fait d e u s 73 Oui, 73-74, exactement, où il s'était fait、euh, larguer par ouais, Alice Cooper. par Le i c le 16 mars 1954, nous avons la naissance de Nancy Wilson, une guitariste de art qui célèbre ses, 50, ses 56 ans. Excellente、euh, guitariste. Oui,、ouais. et très jolie. f e m m e en plus. Oui. oui. Et encore aujourd'hui, il y a、oui, l'attitude en plus、oui. sur scène, c'est vraiment génial.、Mm -hmm. euh, en 1964, cette fois-ci, les Beatles établissent un nouveau record avec 2 100 000 précommandes de Can t Buy Me Love pour ce qui est des États-Unis. d o n C'est c quand même assez incroyable.、Euh, 2 000 000, 100 000, j'ignore, ça a été battu pour les c i n q par la suite. Peut-être par les Beatles eux-mêmes, mais par la suite, pour, pour d'autres ressortis, je ne sais pas. À, les、même. records sont faits pour être battus, alors je suppose que oui. oui peut-être, peut-être. En 1965, les Rolling Stones sont au numéro un du palmarès pour la troisième fois avec The Last Time. Et c'était loin d'être le Last Time,、ah, parce qu'ils <rire> ont souvent、euh, comme ça, été au sommet、oui. euh, du palmarès. Ah, et dans et les le années mène, 60 et 70. Et qui domine beaucoup, beaucoup、mmh. de numéro un. En 1972, John Lennon va en appel du jugement de déportation vers l'Angleterre à cause d'une affaire de possession de marijuana datant de 1968. On avait trouvé donc、euh, du, du, du p o t chez lui.、Oui. Euh, chez lui, Yoko, en fait. Et euh, donc, euh, il était résident des États-Unis. C'est ça. Les, de... les autorités américaines se servaient de ça pour <rire> essayer de, de s'en débarrasser car、exact. ils considéraient c o n s i d é r a i e n t que c'était un élément subversif, subversif、oui. n'est-ce pas? <rire> c'était à l'époque du gouvernement Euh, de Nixon. Nixon, oui. Exact. Était, il lui détestait.、Euh, méchant magouilleur.、Mm -hmm. Il détestait John Allen. En 1977, six jours après avoir signé à,、euh, avec A M, les Sex Pistols sont renvoyés du label après、euh, différentes pressions de la part d'autres artistes signés aux États-Unis.、Euh, 25 000 copies de God Save the Queen avaient déjà été pressées, rapportant 125 000 au groupe. Donc,、mm. ils ne sont pas sortis indemnes. Ils sont sortis、euh, gagnants, un peu de ça. Mais、euh, l'argent ne s'est jamais rendu, bien sûr, à cause de Malcolm McLaren. Oui. Nous avons également en 1979 Twisted Sisters qui font salle comble, <coughs> comble au Palladium de New York. C'est la première fois qu'un groupe sans contrat remplit la salle à pleine capacité.、Euh, le groupe a dû quand même attendre trois ans avant de signer un contrat de disque. Oui, c'est ça, ça qui est drôle. C'est un groupe qui avait un, un, un gros, très, très gros following, wow, un oui, gros、oui. fanbase.、Euh, même que leur fan club comptait 25 000 m e m b r e s C'est incroyable. C'est beaucoup, là. Wow, et ils n'étaient pas signés. Et malgré ça, Les compagnies de disques、euh, refusaient de les signer. Et il、euh, a fallu qu'ils s'exilent qu qu en Angleterre pour, pour que, pouvoir, que là, euh, euh, ça, ça, ça décolle pour eux.、George. Parce que les, les, les étiquettes de disques étaient complètement fermées.、Euh, des gens de peu de flair. <rire> Exactement.、Oh, oui, Mais、vraiment. ils ont eu, leur,、euh, si on veut, leur vengeance、euh, en 1984, puisqu'ils sont devenus、euh, des méga vedettes.、Si、Exactement.、Mm -hmm. Et finalement, en 1999, oui, pour la journée du 16 mars, Jeff Beck lance Who e l s e son premier album, en six ans. Oui. Donc, toujours aussi productif. Oui. Le 17 mars, cette fois-ci, qui était jeudi、euh, de cette semaine, c'est-à-dire hier,、euh, nous commençons en 1919 avec、euh, la naissance de Nat King Cole. Nat、mm -hmm. King Cole, bien sûr.、Mm -hmm. Quelqu'un、oui. qui n'est pas très rock, mais non, qui a. Pas très rock, mais une des, des grandes voix、euh, du 20e siècle. Exactement. Et qui a contribué beaucoup à la popularité de Capital. D'ailleurs, Capital、mm -hmm. est euh, vraiment euh, très, très euh, reconnaissant de Nat King Cole, qui、mm -hmm. vraiment l'a aidé à prendre son envol au début、euh, d e la création de la compagnie.、Oui. En 1940, Paul Kentner,、oui, mm -hmm. fondateur de Jefferson Airplane et Starships,、euh, est né. Euh, donc, euh, Ça lui donne 71 ans. Exactement.、Ouais. Exactement. Ça fait longtemps qu'on ne le v o i t plus tellement,、euh, Paul Kentner.、Euh, non, non. Euh, euh, il est、euh, très reclus,、euh, je crois.、Euh, oui, tout à fait.、Euh, et lui, il avait été très, très malade au début des années 80.、Euh, mm -hmm. euh, je pense qu'il y avait eu une,、euh, une tumeur au cerveau. Ah oui, à ce、oui, point-là. o u i c'était extrêmement grave et il s'en est tiré、euh, fort bien. Ah, au、mmh. moins, tant mieux pour lui.、Ah、oui, oui. Parce qu'il a atteint、bien. ses 71 ans. Oui. Et il、okay. fait très ça fait t r 30 ans de ça. Nous avons également en 1954 la naissance de John Sebastian,、oui, fondateur de Lovin' Spoonful. Le très calme John Sebastian. Oui, qui est également euh, compositeur euh, de la pièce Welcome Back. Oui,、euh, Welcome Back, Back Carter,、ouais, c'est drôle cette p i è c e d e bien.、Oui. <rire> Et nous avons également en 1951 la naissance de Scott Gorham, guitariste de Thin Lazy. Oui, sûr. Oui. Tunisie,、euh... d'ailleurs, c'est lui qui les a remis、euh, sur les r a i l s Ils préparent un album. Ils ont déjà donné quelques concerts en Europe. Et semble-t-il que、euh, c'est bon ce qu'ils font,、oui. malgré l'absence de. Malgré De Phil Lynott, malheureusement,、mm -hmm. qui est décédé à、ouais. 25 ans.、Euh, mais il semble-t-il que c'est un bon cru de Thin Lizzy qui est allé chercher le batteur original. Ah oui, ah, donc ça, ça, ça vaut vraiment la peine. Ça, ça, ça, ça va être intéressant. On va attendre ça、mm -hmm. euh, avec euh, beaucoup d'appréhension. D'appréhension.、Euh, euh, on va être content d'entendre ça. Oui, c'est ça, exactement.、Euh, 1957, cette fois-ci, Elvis Presley achète Graceland pour 102 500 ce qui, à l'époque,、mmh. était quand même beaucoup. Mais, je、euh, pensais que c'est lui qui l'avait fait construire, Graceland. Non. C'était, en fait, un manoir qui appartenait à une vieille dame, le nom m'échappe, mais c'était une, une descendante des choses aristocratiques du Sud,、ouais, les dernières grandes f a m i l l e s Exact. Et,、euh, en fait, Graceland, je crois, a été bâti. Dans les années 20 o t les années 30,、ah. euh, par son mari. Euh, et euh, non, Elvis Presley, en fait,、euh, disait à sa mère、euh, lorsqu'il était adolescent il disait, tu vas voir, maman, je vais acheter Graceland un jour, tu vas venir vivre avec moi là-bas. <rire>、euh, et c'est justement ce qu'il a fait.、Euh, mm -hmm. Aussitôt, en fait, u s s i t ô t il est devenu populaire là, ici,、oui. il a mis la main sur Graceland. En 1967, nous avons la naissance de Billy Corgan qui célébrait ses 44 ans hier.、Yeah, o、oh, euh... le très peu modeste Billy Corgan. Ouf, oui, monsieur. <rire> Monsieur est toujours fâché également. On, on, parle tout le temps de son tempérament assez,、euh, assez colérique de la part、mm -hmm. de Billy Corgan, <rire> En 1976, cette fois-ci, nous avons le 17 mars, la pièce Hurricane de Bob Dylan qui permet à Hurricane Carter d'avoir un nouveau procès.、Euh, donc, c'était cette journée-là. Mais il est encore une fois reconnu coupable du double meurtre qui l'avait mené en prison. Et Bob Dylan, lui, n'a plus rejoué la pièce depuis janvier 1976.、Ah、oui. o、ouais, exactement. Parce que, donc, c'était, u、euh, c'était une pièce assez controversée.、Euh, également, on dit qu'il a, il a dû changer également des paroles dans la pièce parce qu'il accusait les Mauvaise personne, en tout cas, quelque chose qui n'avait jamais été prouvé,、ah ouais. il aurait pu se faire poursuivre également.、Okay. Euh, donc, euh, il ne joue plus la pièce, mais bien sûr, ça reste quand même une excellente、ouais, chanson.、Ouais, et r i c k k i n g Carter a été reconnu non coupable par la suite, mais beaucoup plus tard,、euh, après trois procès, je crois. C'est assez incroyable.、Mm -hmm. Et finalement, en 1990, nous avons le décès de Rick Gretsch, guitariste pour Blind Faith et Traffic. Le bassiste. Bassiste,、ouais. pardon. Et justement, on va aller les écouter Blind f a i t h tout de suite. Vous êtes à l'émission Classique sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la s e e absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Toire-Élien. C'est fou! 89 FM. Avec la version stéréo de A Whiter Shade of Pale, version qui est restée dans leur carton comme ça pendant 35 ans, puisqu'elle est enregistrée en 1967, mais on l'a seulement sortie pour l'anthologie qui est parue en 2002. C'est une version que j'aime bien. Peut-être un peu plus lente. Oui, moi, j'avais l'impression qu'elle était plus lente.、Ouais. C'est peut-être juste mon habitude Par, avec,、euh, par contre, je l'aime cette version-là parce que c'est très clair. Oui, on peut entendre tout. C'est beaucoup plus.、Euh, la version originale est un peu boueuse.、Ouais. Et c'est pour ça que je, je préfère cette version de Wide、ouais, Shade of Pale en stéréo et on retrouve seulement sur l'anthologie de 2002. en Reparler de Procol Harum dans ce moment. Juste avant ça, on a entendu Blind Faith avec、euh, un de leurs classiques, Can't Find My Way Home. C'est tiré de leur seul et unique album、euh, studio, album homonyme, qui est sorti en 1969. Midi 5 0 midi 50, qu'est-ce que je raconte là 11h50, et vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, émission entièrement consacrée Aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. Et on en est maintenant aux éphémérides du, du, du, du 18 mars. Exactement, 18 mars qui s'avère être aujourd'hui. Et、euh, donc, nous avons、euh, le 18 mars 1947 la naissance de Barry B.J. Wilson, batteur de Procol Harum. Oui.、Ouais. Donc, qui.、Euh Qui lui a été un des membres fondateurs en fait de p r o c k e n Iron. C'était pas le premier batteur, mais il, il est arrivé pas mal dès le début. Il jouait sur le premier album. Et donc,、euh, qui, qui est né à Edmonton, à Londres.、Euh, ouais. À côté de Londres. o、ouais. C'était intéressant. Et, et, et non pas、euh, dans l'ouest e s n n dans l pas l o canadien. non、euh, En 1950, le 18 mars, nous a v o n s la naissance de John Harman, batteur des Doobie Brothers. Lui, célèbre ses 61 ans. Oui. En 1966, naissance de Jerry、e. Cantrell, guitariste d'Alice Chains. Excellent guitariste,、ouais. très très original, très très mélodique. Ouais, et, euh, euh, euh, et un homme cultivé. Oui, et d'ailleurs,、euh, euh, j'ai lu rapidement,、euh, sur un site internet, je crois, il y a quelqu'un d'Alison Chains qui est décédé, là, récemment. Faudrait que j'aille vérifier, mais je, je sais pas、hein? de qui il s'agit, moi.、Ouais. Il y aurait eu, u、euh, n des, un des membres, là, qui serait mort. Très mais, récemment, genre, ouais, cette semaine? Oui, ou?、ouais, cette semaine, mais j'ai pas, e u j'ai pas、ouais. eu le temps de vérifier,、euh, qui il s'agissait. On vérifiera.、Mm -hmm. En 1967, le 18 mars, Penny Lane est au numéro 1 du palmarès américain, bien sûr. Excellente pièce, mais qui n'a pas été numéro 1 en Angleterre, seulement aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Oui, exactement. C'était la première pièce Elle n a pas a t t e i n t la première position en Angleterre. Malheureusement.、Oui. Et nous avons en 1968 Steve Miller qui lance Sitting in a Circle, plutôt le premier simple du groupe.、Oui. En 1972, Neil Young est au numéro 1 avec l'excellente pièce Art of Gold,、mm -hmm. bien sûr, tirée de l'album Harvest. En 1975, c'est la première version cinématographique de Tommy qui est présentée donc, au cinéma. Oui. C'est controversé comme film.、Ouais. Euh, on aime ou on n'aime pas.、Euh, Exactement. Vraiment. Je ne suis <rire> pas sûr que j'aime.、Euh, en fait, le, le, la seule partie que j'ai aimée dans ce film-là, c'est、euh, le, le bout avec Eric Clapton dans l'église où、euh, il chante.、Euh, Euh, je me rappelle même plus de la pièce, en fait, mais il fait des solos de guitare assez incroyables en ayant l'air totalement blasé. Euh, et euh, donc, c'est pour bien sûr guérir gu, guérir, guérir Tommy <rire>、euh, avec une, une énorme statue de Marilyn Monroe. Tout le monde va essayer d'aller toucher la statue pour se、okay. guérir. Et、euh, donc, c'est、uh, The Healer,、okay. quelque chose comme、okay. ça. Je ne s a i eu p e u r que tu me dises que c'était la prestation d'Elton John en Pinball Wizard. <rire> non, j'aime bien la pièce. J'aime <rire> la version q u i a f a i t de la pièce. D'ailleurs, je l'ai t r a p e r s le sonore de Tommy chez moi. Euh, en、ouais. version、euh, vinyle, mais il、euh, faut dire qu'il n'y a pas grand-pièce qui sont bonnes、ouais. là-dedans. Tu sais, ce film-là a、euh, souligné de façon, euh, euh, je dirais,、euh, indéniable que le, ça n e s t q u u n e tête, la fin de, tu sais, de, de, de l'histoire. Ça n'a aucun、pas. sens. Ça a, été, ça a été un peu botché、oh, oui, euh, fait. par Pete Tanson,、ouais. mm -hmm. malheureusement. Euh, nous avons,、euh, par la suite, en 1977,、euh, White Riots, de,、euh, des, des clashes qui a été、euh, l a n c é le premier simple du groupe,、oui. donc. En 1989, suite à des rumeurs、euh, de son support pour l'Ayatollah la Khomeini,、euh, un une station de radio, plutôt, détruit l'ensemble des albums de Cat Stevens,、euh, qui était maintenant appelé Yusuf <rire> Islam, bien sûr. Un geste un peu、euh, imbécile, de la part euh, tout euh, à fait. des radios, parce que bon, faut, faut faire une, sé une séparation de ce qu'il était et、euh, ce qu'il est devenu.、Mm -hmm. Il me semble que de toute façon, ça n'a jamais été prouvé, ces affaires-là. Trois semaines avant son suicide en 1994, la police de Seattle confisque son quatre armes à feu et 25 boîtes de, de cartouches à la maison de Kurt Cobain suite à une plainte de Courtney Love. Donc, elle avait peur pour...、Euh La vie de son mari. Avec raison. Oui, exactement. <rire> en 1996, les Sex Pistols annoncent une réunion au 100 Club de Londres, bien sûr, pour euh, des euh, c e s t à d i raisons, e des r entre autres monétaires, en、oh, grande partie monétaires, oui, et on ne、oui. s'en est jamais caché de ce、oui, côté-là.、Oui. On o v u l a Ils t i n'ont jamais fait d'argent, alors ils se sont dit, ben, là, on devrait peut-être en faire. Exactement. Et c'est une des raisons également pourquoi on retrouve une de leurs pièces sur、euh, la, la troisième、mm -hmm. euh, version de Guitar Hero. Euh, UK, ouais. qui, qui un Arkin des UK qui se retrouve Un de mes amis a assisté à un concert,、euh, justement, c'était à Paris. Il a assisté à un concert de la tournée、euh, de, des Sex Pistols,、mm -hmm. cette tournée-là, et il m'a dit、euh, que c'était vraiment pas bon.、Ah, non, euh, vraiment. Et la première partie était assurée par Iggy Pop, qui lui,、euh, par contre, avait donné un bon concert, s e m b l a t i l Non, j'imagine.、Ouais. Euh, J'ai.、Euh, En fait, j'étais tombé sur un des enregistrements live de, de, de ces concerts-là, justement,、mm -hmm. qui datait We, We Always Have e n g l a n d quelque chose comme ça, qui s'appelle ce, ce concert-là, et c'est effectivement très, très, très mauvais. Oui. À ne pas écouter. En 2002,、euh, les Ramones sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame. Eux également, il、euh, était temps que ça se fasse. Oui, mais,、ouais, mais euh, c'est moins pire. C'est moins pire parce que y... si tu calcules 25 ans, leur、euh, début, ils, ils ont fait officiellement. Le、euh, premier album des, des Ramones est sorti en quoi 74,、oh, 75 Oui, q e l q u e s Donc,、euh, c'est pas, pas si mal. C'est pas, pas si mal、si、parce、si、qu'on parle d'un petit dégalant de 2-3 ans. Oui. Il、euh, y a rien là. C'est rien c o m p a r é î du mal, les Scooper. o、ouais, oh, oh, oh, oh. Ah non, ça c é t a i t Il était temps, il était temps. Ouais, et Neil、ouais. Diamond également, qui a été q u intronisé a été e en même temps, la même journée,、euh, mais qui, lui aussi, se faisait quand même un bout, qui roulait sa basse. Sauf、euh, que ce s t、euh, pas rock du tout, Neil Diamond. Non, mais il y a eu des succès, par c e C'est vrai. e du rock ouais, qui n'était、ouais. pas chanté par l u i mais qui, par、ouais, d'autres、ouais, artistes. o u a i Ah. Euh, nous avons、euh, en, en 2003, oui, les a l m o n d Brothers Band qui lancent Anything t h e Noise, donc、euh, cette journée-là. Album que je n'ai pas entendu.、Euh, que je ne connais pas du tout, non plus. Moi non plus. Ça passe un peu、euh, inaperçu,、mm -hmm. ces albums-là.、Euh, et en 2004, Buckethead annonce qu'il quitte Guns N' Roses à cause de l'inactivité du groupe. Je、ouais, c o m p r e n d c'est pas très payant. Je joue pour Guns N' Roses. Non, exactement. Hein, exactement. Et ça, lui, ça le coupait, en fait, de faire des projets solo parce ouais, que, bon, c'est un guitariste. i t a u s s z prolifique et qui aime beaucoup collaborer avec plusieurs groupes, et là Guns N' Roses l a b l o q u é un peu le s i l l n Ce qui nous amène au 19 mars. Exactement, le 19 mars 1946, dis-je, naissance de Paul Atkinson, guitariste des Zombies,、oui. qui est、euh, malheureusement décédé, qu'on ne retrouvera pas sur le futur album des Zombies, qui devrait paraître un jour. Incessamment. Oui, on l'attend. <rire> En、uh, 1958, uh, Simon et Garfinkel、uh, lancent leur premier simple, o u r s o n g sous le nom de Tom a n Jerry, qui était bien sûr uh, leur uh, premier uh, nom de duo, nom、oui. d'artiste,、uh, qui a été changé.、Uh, je crois que c'était une bonne idée. Ah、oh, oui, c'était une très、uh, bonne idée. <rire> <rire> Franchement.、Uh, malheureusement, j a i jamais entendu. Par contre,、uh, à l'époque, c'était assez drôle parce qu'il y avait les cheveux très courts et、uh, même que Art Garfinkel, qui est reconnu pour sa, ses cheveux assez fous incroyables,、uh, avait les cheveux très, très courts coupés au carré、uh, uh, dans、oui. les années 50. Donc,、oui. uh, c'est assez fou.、Mm. En 1971, T-Rex est au numéro du palmarès avec Hot Love. Bien sûr, il s'agit du palmarès britannique puisque,、mm -hmm. euh, ça a été assez difficile pour T-Rex de percer euh, ailleurs. Euh, non, c'est ça, ça n'a pas marché、même. tellement en Amérique du Nord pour、mm. uh, T-Rex. C'était...、Euh, T-Rex avait、euh, des, suscité des réactions comparables à la Beatlemania、oui. euh, en Angleterre au début des années 70, mais、euh, il passait quasiment inaperçu、euh, euh, ici en Amérique du Nord. C'est un peu、euh, C'est difficile à croire parce que c'est quand même de la très bonne musique.、Oh、oui, On a entendu l e s albums、euh, récemment, je peux dire que. Oui, The Slider、adapter. est un,、oh oui. un album fantastique. Ah、oh、oui, oui, franchement. Electric Wire aussi, qui est、oui. un bon album, mais qui, qui est justement l'album le plus connu aux États-Unis parce qu'il y a Bang a n a n g qui se retrouve、oui. là-dessus.、Euh, mais il y a d'autres、euh, excellents s En pièce.、Oui. Euh, 1974, Jefferson Airplane devient officiellement Jefferson Starship. Donc, on a décidé de se mettre à jour par rapport au mode de transport. Oui, on en a déjà parlé. c e s t un groupe de, formaté pour la radio、mm -hmm. euh, FM rock c o m m e r c i a l américaine, moins intéressant que, ouais, que oui, oui. Jefferson Airplane qui e s t complètement éclaté. Franchement, oui. Et on a décidé donc de laisser tomber un peu le psychédélisme pour、euh, la popularité. C'est ça. Et ça a empiré au début des années 80, lorsqu'ils ont、euh, laissé tomber le Jefferson pour devenir seulement Starship. Et là, c'était vraiment、euh, <rire> complètement grotesque. À ne pas écouter surtout la pièce Sarah, qui est assez,、euh, assez mauvaise. Ah,、ouais, il y a pire.、Hein? We build this city.、Là. Ah, je la connais pas. Ah, I...、oh, ça, là, c'est quelque chose. Je me tiens loin ça, de ça. <rire> t u e f a i s bien. <rire> oui, j'espère. <rire> en 1976, cette fois-ci, nous avons le décès de Gary Thane, bassiste d'Uria、ouais. Heap, qui est décédé d'une surdose de drogue. Oui, il y avait une consommation de drogue assez éparante.、Mm -hmm. ouais. Donc,、euh, ne touchez pas à la drogue des enfants. Euh, en 1976, toujours Paul Kossoff, guitariste de Free, décède lui, d'une crise cardiaque. Ouais, Il était, était avion. sur un Mais c'était、euh, relié à sa consommation de d r o g u e s qui,、euh, lui aussi, c'était peurant. Exactement. C est, c est... Et, et c'est dommage de, de, pour Paul Kossoff parce que c'était、euh, un guitariste de talent,、euh, très influent.、Mm -hmm. Il a i n f l u e n c é beaucoup de monde. Et、euh, c'était un gars qui paraissait bien,、euh, qui avait beaucoup de succès auprès des femmes. Son groupe avait du succès. Alors, on ne comprend pas pourquoi il est tombé comme ça dans,、oui. dans, dans les drogues dures et qu'il en est mort. Vraiment. Parce qu'il est、oui. mort très jeune.、Là. Oui. Bon,、euh, il avait、euh, 25, 26, 27 ans, p a s p l u s Exactement. t il est décédé d'une crise cardiaque lors d'un vol transat transatlantique. Donc, il n'y avait、ouais. malheureusement pas grand-chose à faire、euh, de ce côté-là.、Mm -hmm. Euh, un autre décès,、euh, le, en 1982, le 19 mars, le guitariste Randy Rhodes、euh, meurt lorsque l'avion qu'il pilotait s'écrase. Il、oui. voulait bien sûr、euh, épater la galerie avec ses talents de pilote et il a fait une fausse manœuvre qui l'a mené à sa mort.、Mm -hmm. Et ça, c'est un autre、euh, guitariste de très grand talent qu'on va、ouais. e n t e n d r e dans quelques minutes、euh, dans un petit bloc hommage à Randy Rhodes. Génial. En、euh, 1996, les Beatles lancent le second volume de leur anthologie、euh, comportant la pièce Real Love, qui est un démo de John Lennon、ouais. euh, que Yoko Ono avait donné aux Beatles. Puis c'est pas, pas une réussite. Non, j'aime bien très... les arrangements qu'on a faits, mais on a gardé un peu ce que, ce que John Lennon voulait réaliser. Mais、euh, c'est. En fait, même les Beatles eux-mêmes ont trouvé.、Non. Ça vraiment plate、ouais. sur、euh, les extras du, de l'anthologie. Ils le disent du, quand, quand ils ont fait Free as a Bird, ils trouvaient ça très intéressant parce qu'il y avait、ouais. une notion de composition, tandis que、mmh. Real Love, c'était déjà tout fait, il fallait、ouais. juste réenregistrer tout.、Ouais. C'était vraiment mauvais.、Mmh. Nous passons maintenant au 20 mars. Oui, terminé, la dernière journée、euh, de la semaine.、Non? La dernière journée de la semaine, nous avons en 1951 la naissance de Jimmy Vong, le guitariste de Stevie Ray Vong. C'est son frère. Son frère. Le frère, oui, exactement.、Ça. Qui, lui, est aussi guitariste.、Euh, Peut-être pas aussi talentueux que son frère, mais t r è s talentueux. Je l'ai vu en spectacle il y a quelques、bien. années. Puis,、euh, non, c'est un bon guitariste. Il se défend、vraiment. très, très, très、oh, oui. bien. Il est très respecté également dans、oui. le milieu du blues.、Mm -hmm. euh, qui, donc, lui, célèbrera célébre, ses 60 ans. Oui. Cette semaine. En 1964, les Beatles lancent Can t Buy Me Love en Grande-Bretagne.、Mm -hmm. Donc, la pièce qui,、euh, qui comme on l avait dit, avait battu les records ouais, de, de pré-vente. Pré en...、ouais. C'est assez incroyable. En 1969, toujours le 20 mars, John Lennon marie Yoko Ono <rire> à Gibraltar.、Ouais. Donc, ça sera un. J'essaie Je, de calculer rapidement, un 51e anniversaire de mariage.、Euh, non, non, non. C'est le 41. Oui. Je vieillis un peu. 42e. 42e. 42e. Oui, on est en 2011,、ouais. donc 42e. C'est mauvais pour calculer les années.、Oui. Quand même, un mariage qui a marqué, un des grands mariages d'histoire de la musique. Qu'on、ouais. qu aime ou qu'on n'aime pas, y u k o non. u n photo、euh, d u n mariage n'est pas très jolie, d'ailleurs. Non, pas vraiment pas. C'est p e u r a r e mais ça va à peine d'être vu parce que c'est p e u r a r e Nous avons le 20 mars 1971, Yes, qui lance The Yes Album au Royaume-Uni. Ah, ouais. Mais ça, c'est mon album préféré d Yes. Je l'adore,、ouais. moi aussi. Je n dirais pas que c'est mon préféré, mais on retrouve quand même d'excellentes pièces.、Oh, ouais. Starship Troopers,、mm -hmm. qui, selon moi, est un des grands succès.、Ouais. Des... C'est ma pièce préférée、ouais, d Yes. Je, je, je l'adore. D'ailleurs, lorsqu'ils、euh, ont joué, je crois que c'était à Laval, ils ont fait un concert. Oui, dans, dans, dans un stationnement de centre d'achat. Oui, et ils ont, ils ont joué Starship Troopers,、ouais. justement, dans l'intégralité.、Ouais. mais tu sais, Yes, a u Aujourd'hui, c'est une blague. C'est triste que leur carrière se finisse comme ça, mais quand tu es rendu avec un chanteur d'un groupe hommage, où tu joues dans un parking de centre de chat, c'est pathétique ça. C'est assez particulier. C'est triste. Oui, vraiment. En tout cas, on ne souhaite pas ça à son groupe préféré, puis c'est vraiment dommage. Euh, nous avons par la suite, en 1982, John Jett et The Black a r t s qui euh, sont euh, au numéro un、euh, aux États-Unis avec I Love Rock'n'Roll,、mmh. bien、ouais. sûr. Donc, ça va vraiment être un gros succès. Oui, qui a permis en fait à John Jett、euh, de, de durer encore aujourd'hui, puisque plusieurs personnes、euh, aiment John Jett seulement pour cette pièce-là. Ils n'en connaissent、ouais. pas d'autres. Et nous terminons en 1991, le 20 mars, bien sûr. On、euh, termine ouais, en tragédie. Ouais, on termine en tragédie, puisque le 20 mars 1991, Connor Clapton, le fils de 4 ans d'Eric Clapton, est, est tombé du 53e étage d'un hôtel où résidait le guitariste. Il est bien sûr décédé、euh, sur le coup. C'était une fenêtre qui était、euh, laissée ouverte et il l'a glissée,、ah ouais, C'est assez incroyable. Et,、euh, Clapton en a tiré une de ses pièces、euh, de cette. Tragédie, une de ses pièces les plus、euh, connues, oui, euh, euh, qui est Tears in h e a v e n qui joue、euh, qui doit être en train de jouer en ce moment à la radio commerciale、oh, de Balas. t e d'ailleurs, il ne la joue plus. Il a décidé d'arrêter de la jouer il y a quelques années de cela, parce que c'est une pièce trop personnelle pour、mm -hmm. continuer. Mais bon, les radios l'ont quand même、oui. se l'ont approprié. Tout à fait. e、eh、t bien, merci, Simon. Et je vous rappelle que Simon participe aussi à l'émission Assemblage requis,、mm -hmm. les jeudis m a t i n avec e F.O. et Mathieu. Euh, la chronique Phénomène, tu as、euh, décidé déjà de ce que tu parlerais la semaine prochaine. Euh, euh, là, tu as parlé des Doors. Oui,、euh, les Doors,、euh, je ne sais pas encore pour la semaine、non. prochaine. Je voudrais a v e une autre surprise. Et évidemment, tu es aussi tu es parti aussi d'émission du midi a v e、euh, c le Dîner de, de Con s、oui. avec、euh, Dany Janvier, la chronique、euh, Le Scout des Internets. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi les Internets?、Ah, ça vient de George Bush. Oui, exactement. De W. Bush. Exact. Et,、euh, évidemment, il anime aussi sa propre émission, la saveur、euh, du moment. Le jeudi à 21h. 21h! Hihihi! <rire> Midi 6, vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, a une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente、euh, une, notre émission mensuelle 3 pour 1. C'est-à-dire que、euh, jusqu'à 17h, je vous présente uniquement des blocs de 3 pièces par un seul ou même artiste ou groupe. Et on va débuter ça avec、euh, la musique d'un homme dont on vient de parler il y a un moment aux éphémérides, Randy Rhodes. Qui faisait partie du groupe de Ozzy Osbourne. C'est pas mal lui qui est. Ozzy, il peut lui dire merci parce que s'il a une carrière aujourd'hui,、euh, c'est à cause de Randy Rose. Ouais, exactement, hein, exactement. Il l'a mis sur,、euh, vraiment sur la carte. Donc, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d'événements e des lestes. La diffusée du vrai rock à Toilette e Gas, c'est Fou89FM. Campus. Les 18 et 19 mars prochains, les étudiants b a c c a l a u r é a t en histoire présentent le colloque Histoire à chacun son histoire. 11 conférenciers présenteront le fruit de leurs recherches sur de multiples sujets. Les conférences gratuites se dérouleront au local 1806 du Tavion de la Santé de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les repas au coût de 5 auront lieu au Café Bistrot La Chasse-Galerie. Les Patriotes de l'UQTR accueilleront le championnat provincial universitaire de deuxième division féminine samedi le 19 mars au Centre de l'activité physique et sportive. Les formations de l'UQTR et de l'UQAR croiseront le fer à 9 h, alors que ceux de l'UQAM et de l'UQAC feront de même à 11 h. Les finales auront lieu à 14 h pour la consolation et 16 h pour la grande finale qui couronnera l'équipe championne de la division. L'entrée de 5 pour les adultes est gratuite pour les étudiants. Le Colloque Campus Durable est un rassemblement interuniversitaire qui a pour objectif d'échanger sur les principes de l'éco-citoyenneté. Le Colloque est l'occasion pour les participants de rencontrer des jeunes s'impliquant sur les mêmes enjeux environnementaux à travers le Québec et le monde. Les différentes conférences et ateliers permettent le partage d'opinions entre les participants pour faire des universités des milieux plus sains pour la planète. Les fiches d'inscription peuvent être remplies au CQCD2011.Webly.com. C'était votre capsule InfoCampus.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 Mamma mia de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours deux pour un, au 3097 boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. C'est trop dans vos oreilles. C'est t o p dans vos oreilles. 4 2 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 I'm n t i o n r e o let you g o z z y Osbourne avec la version spectacle de Suicide s o l u t i o n qu'on retrouve sur l'album Tribute, qui est un album hommage à Randy Rhodes que Ozzy a sorti en 1987, qui a été n r e g i s t r é au début des années 80. Juste avant ça, on a entendu l'instrumental d C'est tiré de, du premier album de Ozzy, n premier album en solo, Blizzard of b a z Et au début, on a entendu I Don't Know. Vous êtes à l'émission avec Les Sigs, accompagné d'Anna l f e b r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock. Et à l'évolution du rock à travers le temps de 13h à 14h, je vais avoir plusieurs paires de billets à attribuer pour le concert que April Vine va donner à Toi-Rivière. r s s Mais tout de suite, lundi prochain, mais tout de suite, on va poursuivre avec un peu de Queen sur les ondes de la Radio Campus. C'est fou, 891 FM. To blame, but there's something inside that's turning my mind away. Oh I could love you if I.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 Également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services, les plus, sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 d'avion a l b e r t d e s s i e r de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Très, c'est f o e dans vos oreilles. 89. 89 1, 1, 1, 1. Me home tonight! c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Avec la version en spectacle de Spread Your Wings qu'on retrouve sur leur excellent album Life Killers de 1979. C'était précédé de Fat Bottom Girl qui nous vient de l'album Jazz de 1978. Et au début du blog, on a entendu Hits Late tiré du disque News of the World de 1977.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 Entre 13h et 14h, je vais vous présenter une face entière、euh, d'un album、euh, v i n y l e classique paru en 1971, c'est-à-dire l'album For Ladies Only de Steppenwolf. Et aussi, entre 13h et 14h, j'aurai des paires de billets attribués pour le concert、euh, que April Wine donne à Trois-Rivières lundi prochain. Donc, surveillez ça. Pour le moment, on va poursuivre la musique avec un peu de glam rock. Avec Sweet Fox on the Run. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à faire tourner ici le vrai rock à t r o i s r é m i e n s C'est fou! 89.FM.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 n u c t r c'est qui dans vos oreilles?、Oh. 17。 Classique, Ballroom Blitz, c'est tiré de l'album Desolation Boulevard qui est paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu un autre classique, Action, ça c'est paru à l'origine sur l'album Give Us e Wink de 1976. Et au début du bloc, on a entendu une autre pièce tirée de Desolation Boulevard, c'est-à-dire Fox on the Run.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 ママミヤで la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours2 pour1 au 3097 boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir。89 1 La version de Black Diamond que le groupe a réenregistrée pour leur album Sonic Boom de 2009. Juste avant ça, on a entendu un autre classique, Love Gun, la version originale qu'on retrouve sur l'album du même nom qui est paru en 1977.、Et、au début du b l o c on a entendu une des premières compositions de Ace Freeling Parasite. C'est tiré du deuxième album de Kiss, Hotter Than Hell, paru en 1974.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 À la salle de g é a n a n t o n i o Thompson, à vous attribuer. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un peu de Aerosmith. Get the lead out. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélaman est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM.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 Kings and Queens, ça nous vient de l'album Draw the Line de 1977. C'était précédé d'un autre classique, Sweet Emotion, tiré de l'album Toys in the Attic de 1975.、Et、au début du b l o c on a entendu Get the l e d Out, ça nous vient de leur chef-d'œuvre, l'album Rocks de 1976. 13h22, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que jusqu'à 17h, je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Comme je le mentionnais plus tôt, April Wine seront en concert le 21 mars prochain à la salle J. Antonio Thompson. Et j'ai ici deux paires de billets attribués aux deux premières personnes qui nous rejoindront ici à la station au 819-376-5183. Le 819-376-5183. Mériter une paire de billets pour le concert de April Wine à Trois-Rivières lundi prochain. J'attends vos appels. April Wine Coming Right Down on Top of Me. C'est tiré de leur album First Lens de 1979. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de l'album Harder Faster de 1980, c'est-à-dire I Like to Rock et 21st Century Skid Zone Man. J'ai eu mes deux gagnants pour le concours de April Wine. Il s'agit de Linda Lavoie et Alain a y o t t e Donc félicitations aux gagnants. Ça va être un excellent spectacle. Le lundi soir.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 Des, du, d é b u t des années 70, du nom de Pouba, un, un trio de, je dirais, de, que je qualifierais de proto-métal. On en est maintenant rendu au moment de l'émission où je vous présente une face complète d'un album vinyle classique qui est paru en 1971. Cette semaine, je vous présente une face d'un très bon album d'un des premiers très grands groupes de rock d'origine canadienne à s'être illustré comme ça dans l'histoire puisqu'il s'agit de la formation Steppenwolf. Et de leur album For Ladies Only, le dernier que le groupe a enregistré, puisqu'ils se sont、euh, sabordés par la suite, et、euh, Steppenwolf est devenu pas mal l'affaire、euh, par la suite, comme ça, d'un seul homme, c'est-à-dire le chanteur John Kay. Déjà, au moment de la création de 4 Ladies Only, le groupe avait été affecté par de nombreux changements de personnel, ce qui est loin d'avoir aidé à la créativité. Et c'est pourquoi ce disque, 4 Ladies Only, est aussi surprenant parce que dans l'état d'esprit où le groupe se trouvait en 71, on s'attendait définitivement pas à un disque aussi réussi.、Euh, D'autant plus que John Kay était sur un trip、euh, solo et se désintéressait un peu de Steppenwolf. Il pensait plutôt comme ça à lancer sa carrière en solo. On va le voir plus loin. Évidemment, Four Ladies Only, c'est un disque qui a d e s p l u s h a u t s critiques de l'époque, ce qui n'est,、euh, ça, c'est vraiment pas surprenant puisque Steppenwolf, c'était en plein genre de groupe très rock, trop rock pour les critiques et associé au mode de vie biker, chose qui déplaisait tout à fait aux journalistes de rock des années 70. Mais Steppenwolf était aussi en perte de popularité auprès du public, chose qui s'est confirmée à la sortie de l'album puisqu'il a seulement atteint la 54e position du Billboard. Sa sortie. Au moment de la création de Four Ladies Only, Steppenwolf venait tout juste de recruter un nouveau guitariste, c'est-à-dire Keith Henry, qui s'était illustré auparavant dans la formation américaine Blues Image, qui a, selon certains, beaucoup influencé ce disque、euh, que je trouve personnellement excellent et sur lequel on, on retrouve des éléments de jazz et des moments qu'on pourrait、euh, qualifier quasiment de glauque. Un disque sur lequel le chanteur John Kay est Un peu effacé, puisqu'il est absent de trois de, de, de des dix pièces, parce qu'à e cette époque-là, comme je l'ai mentionné, il était vraiment sur un trip, il se désintéressait un peu de Steppenwolf, ce qui fait qu'il y a une pièce instrumentale et deux chantées par le batteur Jerry i n m o n t a n Qui tente comme ça une imitation plus ou moins réussie de John Kay. Le disque était présenté dans une pochette vraiment originale. Le devant est tout à fait banal.、Si、on y retrouve seulement un gigantesque S décoré de quelques fleurs, ce qui n'a rien d'intéressant vraiment. Pas plus que le verso qui montre les membres du groupe en train de lire dans un jardin l e s ouvrages aussi variés, allant du livre érotique d e Sentious Woman à aller jusqu'à Blanche-Neige et les Sept-Nains. Ça non plus, ça n'a rien de remarquable. Sinon que le Le Groupe v e n a i t de donner tentait de donner lui une image plus légère et humoristique. Eux qui, au début des années 70, ont souvent été considérés comme des intellectuels concernés par l'engagement politique et les problèmes sociaux, surtout、euh, à cause de leur album précédent Monster, qui avait frappé plusieurs par le sérieux de leurs propos. Donc, Steppenwolf tentait avec Four Ladies Only、e, d a j o u t e r un peu de légèreté à ce nouvel album. Et c'est quand on ouvre la pochette intérieure qu'on est vraiment surpris à quel point le groupe déconne puisqu'on découvre que Steppenwolf se sont fait construire à l'époque une véritable voiture, un hot rod en forme de pénis géant stationné devant une salle de spectacle sur Hollywood Boulevard. Et on voit derrière une foule de curieux et des policiers qui viennent de débarquer pour examiner ce curieux véhicule en hommage comme ça à la fierté masculine. Ça en a offensé plus d'un. Et on retrouve aussi à l'intérieur de la pochette une photographie tout à fait surréaliste qui nous montre les membres du groupe en train d'être attaqués par un dentier géant muni de longues jambes maigres et filiformes. C'est vraiment d'une étrangeté inattendue de la part de ce groupe de mauvais garçons intello.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 s jusqu'à 17h. t e p p e n w o l f On vient d'entendre la f a c e 2 au complet d'un de leurs albums véniles classiques for ladies only de 1971. On vient d'entendre la pièce In Hove s a v a g a r d e n précédée du succès Ride With Me, qui est une pièce que j'aime beaucoup personnellement et que je fais tourner régulièrement ici à l'émission Classic. Composition d'un ancien membre et une des forces e s c r é a t i v créatrices de. Steppenwolf à leur début, Mars Bonfire, qui avait quitté le groupe comme ça deux ans avant, mais qui a tout de même contribué au disque, puisqu'on y retrouve trois de ses compositions. C'était précédé Ride With Me d'un morceau instrumental intitulé Black. Très glauque et qui rappelle un peu de par son atmosphère certaines pièces du Quicksilver Messenger Service. D'autres diront que l'ancien groupe, que ça sonne comme l'ancien groupe de leur nouveau guitariste de l'époque, Blues Image. On a aussi entendu s p a r k e l Eyes, une composition du bassiste George Biondo et du chanteur John Kay, précédé de Jaded Strumpet, une composition du batteur Jerry N. Mountain, le frère de Mars Bonfire, celui qui a composé la pièce qui ouvre la phase 2 et qu'on a entendu au début du bloc l'excellente The Night Times for You, pièce très vivante et enjouée. Malheureusement, For Ladies Only, c'était le chant du signe, pour Move, s t e p p l m Wolf, qui s'est séparé par la suite après avoir vendu, comme ça, près de 40 millions d'albums, joués devant plus de 2 millions de spectateurs, e t cela, seulement entre 1968 et 1971. Trois ans plus tard, John Kay a reformé le groupe avec Jerry and Mountain, et ils ont sorti le disque Slow Flox, dont je vous parlerai assurément un de ces jours.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 Groupe、euh, vraiment intéressant pour ceux qui、euh, s'intéressent comme ça aux premiers balbutiements du métal en Amérique du Nord. Ils ont fait paraître trois albums entre 1969 et 1972 et on va voir aujourd'hui、euh, leur premier qui est intitulé Let Me In et qui a fait l'objet d'une réédition CD. Dernièrement, et qui est vraiment très intéressant.、Euh, le groupe était originaire du Midwest,、euh, plus précisément de l'Ohio, et était constitué du bassiste-chanteur Phil Jones, du batteur et、euh, chanteur Glenn Wiseman, surtout、euh, du guitariste,、euh, chanteur et claviériste Jim g u l t a s o n Qui、euh, faisait partie de la formation Biggie Rat auparavant, une formation qui avait une excellente réputation à la fin des années 60 en concert. Un、euh, groupe qui a fait des premières parties à l'époque d'artistes majeurs comme、euh, Ten Yoo Jin, Dell EM Boy Dukes, Sugar Loaf, c h、euh, e s i n d Chong même. Et,、euh, et même, ils ont été engagés par Liu pour jouer dans une fête en leur honneur. C'est quand même majeur. Donc, Biggie Rat a enregistré un premier album produit par nul autre que Billy Cox. Le bassiste de Jim i Hendrix, malheureusement, l'étiquette de disque qu'il e s avait signés a eu des problèmes financiers majeurs et elle a fait de faillite et le disque de Biggie Rat n'est jamais sorti. C'est à ce moment-là que Gustafsson a formé Pouba. Il faisait un hard rock aux limites du métal, mais la production de leurs albums était vraiment léchée, surtout au niveau des voix que certains ont comparées à celle du groupe de pop Toto, qui est apparu sept ou huit ans plus tard. Ils font partie des précurseurs comme ça et des pionniers en matière de métal américain, Pouba, avec les Sir Lord Baltimore, Bang, Dust, les JPT, Scare Band, tous des groupes très obscurs qu'on peut considérer. Comme des formations de proto-metal et les premiers à en avoir fait. C'était très, très intense à l'époque、euh, et même c'était tout à fait infernal dans le temps comme musique. Question de vous en faire une petite idée. On va tout de suite en écouter、euh, trois extraits parmi les meilleurs tirés de leur、euh, premier album. Let Me In de 1969, Pouba, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Toar i l e r s C'est v o u s 89 FM. 7。 Entendre un trio américain très obscur du début des années 70 du nom de p o u b a h On vient d'entendre trois pièces tirées de leur premier album, Let Me In de 1969. On vient d'entendre la pièce Boleen,、euh, qui est une de leurs plus remarquables. Juste avant ça, on a entendu Enjoy What You Have. Et au début du bloc, on a entendu le morceau qui ouvre à l'album Mr. Destroyer, qui démontre que le groupe avait une. une Conscience sociale assez développée, puisque、euh, cette pièce caricaturait et ridiculisait le rapport malsain que les Américains entretiennent avec les armes à feu. Les animateurs de radio de certaines stations rock les plus, parmi les plus importantes du Midwest ont fait beaucoup tourner les pièces de ce premier opus de Pouba, ce qui a assuré au groupe un bon succès. La région des Grands Lacs. Ils ont ouvert en tournée pour des grosses pointures des années 70 comme Can Heat, Spirit, Alice Cooper, ZZ Top, le James Gang, Judas Priest, Fog h a t l e s Gods, Uriah Heep, Mitch Ryder et Brownsville Station. Mais le succès n'est jamais arrivé à grosse échelle. Ils n'ont jamais réussi à décrocher. Un contrat de disque intéressant et、euh, le groupe a roulé sa bosse comme ça pendant une bonne partie des années 70 avant de disparaître. Ils n'ont、euh, vraiment pas été chanceux. Aujourd'hui,、euh, les connaisseurs、euh, reconnaissent justement、euh, le talent de Pouba e ils ont même été invités à jouer au Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland à quelques reprises parce que oui, ils existent toujours et、euh, c'est entre autres ce qui a encouragé. Une réédition de leur premier album, un disque qui vaut définitivement le, retour, le détour plutôt pour les amateurs d'obscurité, d'autant plus que cette réédition contient une douzaine de pièces en bonus. Voilà pour cette petite présentation de Pouba. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, dans la chronique consacrée au groupe Obscur, on va rester dans la même mouvance puisque je vais vous présenter un groupe,、euh, un groupe américain.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 On va maintenant faire un méchant bond a n s le temps, puisqu'on va y poursuivre avec un bloc métal progressif moderne, absolument brillant, avec de la formation suédoise OPEF. Vous êtes sur les ondes de la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. Out on the run! There are fireflies circling deep in the wood where the lost souls hide. Over the hill, there are men returning, trying to find some peace of mind. There are shadows moving. Don't be afraid. Hold my hand. Into the dark, there are eyelids closing. Buried alive in the shifting sand.、Ooh. Du Gambrinus. Tous les mardis des 21h, viens découvrir des b a n e s qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont des séances d e n r e g i s t e m e n t studio et de la diffusion sur les ondes de Cifou. Les mardis la relève du Gambrinus, une collaboration Frères d'Anc, TV Cogeco, La b a r i q Festivois, studio Voxstone, musique Daniel Côté, studio Newton, production Joshua et Cifou 89.1.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 Vous pouvez vous procurer les billets à la Maison Carignan en contactant Michel Vachon au 819-373-9435, poste 239 ou bien à la billetterie de la salle J. e Antonio Thompson. April Wine à Trois-Rivières, le lundi 21 mars, un show à ne pas manquer. Notre mission pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 89... 89... 1... e d o u a d e o Path avec The Grand Conjuration. C'est tiré de leur avant-dernier album Ghost Reveries, paru en 2005. Juste avant ça, on a entendu Bridge of Sides, une reprise de Robin Trauer, bien sûr. Ça, c'est tiré de la version, de l'édition spéciale collectionneur de Watershed, leur dernier album, qui date de déjà trois ans puisqu'il est paru en 2008. Et au début du blog, on a entendu Hope Leaves. C'est tiré de l'album Damnation de 1900, de 2003, plutôt. Opeth qui sont en studio en ce moment même avec、euh, le chanteur de Poké Pine Tree qui les produit, Steven Wilson. Donc, on devrait voir un nouvel album de Opeth dans les prochains mois.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 See, see, see, see, s e s Suédois Therian avec la pièce u Quentum Sabbati tirée de leur、euh, dernier album, tout nouvel album、euh, qui est paru l'automne dernier, Citera Ara. Et、euh, juste avant ça, on a entendu les deux pièces qui ouvrent l'album t h e l l de 1997, c'est-à-dire Preludium et To Mega Therian.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 Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter ma première nouveauté de la semaine, c'est-à-dire le tout nouveau disque d'une formation du, du Colorado, formation de vétérans Jag Panzer. Mais tout de suite, on va y aller avec un petit bloc avec une d e s f o r m a t i o n s métal l e s plus importantes des années 70. Je parle de Judas Priest.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 请多多少次 avec la v e r s i o n spectacle d'un de leurs nombreux classiques Victim of Changes. C'est tiré du non moins classique album en concert Unleashed in the East paru en 1973. 79, plutôt. Juste avant ça, on a entendu les deux pièces qui ouvrent le deuxième album de Judas Priest, Sad Wings of Destiny, de 1976, c'est-à-dire Prelude et Tyrant. Et lorsqu'il est venu le temps de, de rééditer son i v e u t de sortir en, en CD, cet album, mais curieusement et pour des raisons incompréhensibles, on a décidé plutôt d'y aller avec des pièces qu'on retrouvait sur la phase 2, ce qui est vraiment bizarre et tout à fait tout à fait illogique et on a sorti une réédition sur vénile curieuse, encore plus curieux dernièrement, de Sad Wings of Destiny. Et encore là, on a débuté、euh, l'album avec、euh, Victim of Changes qui est vraiment、euh, bizarroïde et très mauvais choix puisque on retrouve、euh, la pièce Tyrant séparée de la Prelude. Donc, c'est vraiment pas un très bon achat, cette、euh, réédition vénile de Sad Wings of Destiny qui est parue il y a quelques semaines.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 Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de la formation de power metal américaine Jag Panzer. Groupe très particulier puisqu'ils existent depuis 1981. Ils existent depuis 30 ans. Mais ils ont,、euh, ils ont complètement disparu de la scène,、euh, pendant 10 ans. Soit après la sortie de leur premier album, Ample Destruction, qui est paru en 1984. Donc, entre 1984 et 1994, ils n'ont absolument rien sorti. Sinon, on produit quelques démos Qui sont absolument impossibles à trouver de nos jours. Mais à partir de 1994 et de l'album、euh, Dissident Alliance, ils,、euh, ils produisent comme ça régulièrement des, des albums. Leur dernier Casting of Stone date toutefois de 2004, donc depuis sept ans, c'était le silence complet. Ils viennent tout juste de sortir un nouvel opus t h e Scourge of Light qui est présenté dans une pochette absolument sublime qui nous rappelle à la fois les paysages oniriques. Des pochettes de Yes et、euh, les couvertures、euh, des bandes dessinées de Conan le Barbare ou r a a Le groupe n'a pas changé.、Euh, Il continue à offrir、euh, du power metal typique、euh, sur des paroles guerrières, ce qui semble être le centre d'intérêt de ce quintet du Colorado.、Et、question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter trois extraits de、the、Scourge of the Light de Jag Panzer. Vous êtes sur les ondes de la radio campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à t r o i s River. C'est Fou 89.FM. that、uh... Jack Panzer, on vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album The Scourge of the Light qui vient de paraître. On vient d'entendre Let It Out qui est une des chansons les plus brèves et les plus métal du disque. Juste avant, on a entendu Overlord et au début du bloc, on a entendu le morceau qui ouvre le disque Condemned to Fight. Pour moi, la pièce la plus remarquable que Jack Panzer a produite en carrière, c'est la pièce-titre de leur album Thane to the Throne. de 2000, ça avait ressuscité、euh, l'intérêt pour ce groupe de vétérans. Malheureusement, on ne retrouve pas de pièces de ce calibre sur ce nouvel album. Il y a de bonnes choses, comme les trois pièces qu'on vient d'entendre, mais rien vraiment de mémorable. Et c'est dommage parce que c'est un bon groupe en spectacle. Jack p e n z e r très taille, e t professionnels, mais、euh, ils sont souvent sans éclat en studio. Et、euh, c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais atteint,、euh, comme ça, l'échelon supérieur dans la hiérarchie métal. Ils sont persistants, mais ils n'ont pas、euh, le talent de compositeurs Euh, qu'ont, Par exemple, leurs idoles comme Judas Priest ou a r o n Maiden, et ça, c'est très dommage. 15h42, vous êtes à l'émission Rock Classique, u n compagnie d a n n e l e f e b r e une émission d n i r e m e n t consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que jusqu'à 17h, je vous présente uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. D'ailleurs, d'ici 17h, j'aurai deux autres nouveautés à vous présenter, c'est-à-dire le nouvel album de Children of Bodom et en exclusivité celui de Amon a m a r t h On va maintenant poursuivre avec un groupe qui sera en concert prochainement à Montréal et à Québec. Je parle de Accept. Vous êtes sur les ondes de la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. j a t t n d s la dimension rock classique jusqu'à 17h.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 Avec Rolling Thunder, une pièce tirée de leur、euh, tout nouvel album, excellent disque Blood to the Throne. Blood to the Throne, qu'est-ce que je dis là Blood of the Nations, qui est paru l'automne、euh, dernier. Juste avant ça, on a entendu la pièce titre de l'album Breaker de 1981. Et au début du b l o c on a entendu Fast as a Shark qui ouvre leur disque classique、euh, Restless and Wild de 1983. Ils seront en spectacle à Montréal et à Québec,、euh, accept avec Sabaton. Ils seront à Québec, à l'Impérial, le samedi 16 avril et à Montréal, le 17. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Accept, dimanche prochain, la formation québécoise Catacly Cataclysm sera au Club Sodan en compagnie de All Shall Perish et trois autres groupes. Lundi, c'est April Wine qui sera à la salle J. Antonio Fantum.、Enfin, Profitez-en, parce que c'est très rare les bons shows de, de b o n rock. Trois-Rivières.、Euh, Protests de Heroes seront au National le vendredi 25 mars. Le dimanche 27, Queen of the Stone Age seront au Métropolis de Montréal. Le jeudi 31, c'est le bluesman Joe Bonamassa, très bon guitariste, il sera au Saint-Denis de Montréal, évidemment. Jackson Brown sera à la Place des Arts le samedi 9 avril. Le mardi 12, The Black Angels seront à la Salarossa. Samedi, le 16 avril, le chanteur original de Iron Maiden, Paul Diano, sera au Petit Campus. Sépulcérant, b e l f e g o r Hate, Keep of Calicine, Euraxis et Bundled by Blood seront à l i m p é r i a l de Québec le mardi 19 et le mercredi le 20. Ils seront au Club Soda le même soir que Rush est au Centre b e l l s y m p h o n y X, Nevermore, Cy Work et deux autres groupes, c'est une belle affiche, s y m p h o n y X, Nevermore et Cy Work, ils seront au m é t r o p o l i s le lundi 25 avril, bien sûr, et le mardi, le lendemain, ils seront à Dans la salle Albert Rousseau de Québec. r a z o r seront au Faufoun électrique de Montréal, bien sûr, le vendredi 29 avril, samedi 30. Rick Emmett et Dave Dunnop de Full Nine seront à l'Astral. Rammstein sera au Centre b e l l le samedi 7 mai. Le lundi le 9, Destruction et Destroyer 666 seront au Faufoun électrique. Lundi 9 mai, Asia seront au m é t r o p o l i s c'est la formation originale. Um, samedi 14 mai, ça c'est intéressant, Alice Cooper sera à Québec avec Anvil au Pavillon de la Jeunesse. Le lundi 27 mai,、uh, Blackfield, très bon duo qui comprend、uh, Steven Wilson de Porcupine Tree, eh bien ils seront au National de Montréal. Et finalement, le jeudi 15 juin, Supertramp seront au Centre Belle. Les billets sont en vente depuis la semaine dernière.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 Suédoise Ghost avec la pièce Satan Prayer, c'est tiré de leur excellent premier album qui vient de paraître il y a à peine deux mois, Opus Eponymus. o C'était précédé de Stand By Him et de la pièce Ritual, ce s t vraiment très bon Ghost.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 Exclusivité Amon a m a r t h Mais tout de suite, on va poursuivre avec un peu de thrash allemand avec la formation Sodom. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toiréviens. C'est fou 89 FM. To come Saddam avec God Bless You. s e s t tiré de leur、euh, tout nouveau et très bon album In War and Pieces, qui est paru au début de cette année, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, qui était chanteur en allemand, n a r e n Heinz. Et au début du b l o c on a entendu un de leurs classiques, la pièce-titre de l'album Agent Orange, paru en 1989.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 Deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle maintenant d'un album qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup plu cette semaine. Je vous parle du tout nouvel opus des Finlandais de Children of Bodom intitulé Relentless, Reckless Forever qui est sorti en magasin la semaine dernière. J'ai jamais été un fan de Children of Bodom, même si je dois dire qu'ils m'ont impressionné en concert il y a quelques années de par leur virtuosité et que j'aime bien aussi certains de leurs albums comme Hate Breeder et Follow the Reaper. Mais le manque de l a raison de ce manque d'enthousiasme est dû en grande partie, je dirais, à la voix du chanteur, guitariste et leader du groupe, Alexis l é o qui sonne un peu comme un chihuahua enragé.、Euh, il est vraiment pénible à supporter.、Euh, par contre, là, avec ce nouvel album, il a maturé et sa voix a changé. Il sonne infiniment plus viril, du moins, moins juvénile, je dirais. C'est une grosse amélioration de ce point de vue-là. Et、euh, ça vient d'améliorer le groupe à 100%, à mon avis. Et en plus, le disque est rempli de bons riffs accrocheurs, ce qui m'a définitivement plu. Question de vous en faire une, une idée. On va tout de suite aller en écouter trois extraits de ce nouveau Children of b o d o m Relentless, Reckless Forever.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 d r i b e l e Deuxième nouveauté de la semaine, Relentless, Reckless, Forever, le tout nouvel album des Finlandais de Children of Bodom. On vient d'entendre la pièce Not My Funeral qui ouvre le disque en force. Juste avant, on a entendu le morceau qui clôture l'album North Pole, t r a u n Down, qui clôture avec brio.、Oui. Et au début du bloc, on a entendu le riff le plus accrocheur du disque, à mon avis, c'est-à-dire Shovel Knockout. J'ai vraiment bien aimé ce nouvel effort de Children of Bodom, qui est, sans aucun doute, le disque 2 que j'ai le plus apprécié depuis leur album Eighth Crew Death Roll de 2003. Juste pour l'amélioration au niveau de la voix, je dirais que celui-ci, c'est leur meilleur en carrière. Ça vaut un bon 8,5 sur 10, à mon avis. Relentless, Reckless Forever.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 Très attendu disque studio de、Among、a m o n a m a r t h intitulé s u r t u r Rising. Titre tout à fait approprié comme ça pour ce groupe suédois qui est absolument fasciné par la mythologie viking. s u r t u r qui était un des dieux du feu chez、euh, les peuples scandinaves du Moyen Âge,、euh, qui avait trouvé、euh, comme ça ce moyen、euh, pour expliquer la présence de volcans en Islande, notamment、euh, qu'ils voyaient、euh, comme les forges des dieux. Musicalement,、euh, c'est dans la Même veine que tous les albums précédents de Amon a m a r t h mais c'est, à mon avis, un de leurs plus accrocheurs, probablement leur plus accessible, même si ça ne l'est absolument pas pour la très grande majorité des gens. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter trois extraits de ce disque s u r t e r Rising de Amon a m a r t h une exclusivité avec l a s s i c puisque le disque sort sur le marché uniquement le 29 mars prochain. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule e à d i f f u s e du vrai rock et du métal viking à Toire Viens. C'est fou, 89.FM! setup. On vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album qui sort le 29 mars prochain en magasin. On va entendre t k s Taunt Lucky Stretchery Part 2, une pièce qui raconte comme ça une perfidie de celui qui était considéré comme le diable chez les Vikings, le dieu Lucky, le méchant frère de Thor. Et、euh, c'est mon morceau préféré sur ce disque. Juste avant, on a entendu A Beast MI, qui est un autre exemple de ce que peut faire Amon Amarth de plus mélodique et accrocheur. Au début du b l o c on a entendu War of the Gods, qui ouvre le disque et qui a été le premier extrait que l'étiquette de disque a sorti. Bon album pour Amon and Marth, tellement en fait que je dirais que c'est leur meilleur puisque c'est à la fois le plus mélodique et que ça reste tout de même du d e t t sans aucune concession commerciale. Ça va continuer de plaire à leurs fans et ça va peut-être aller leur en chercher d'autres sans que leur musique comme ça ait perdu en intensité. Ça va, un bon 8 sur 10.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 21h pour une bonne dose comme ça de métal et de monstruosité orale. La semaine prochaine, avec c a s s i c je vais vous présenter une face d'un album v i n y l e classique, père en 1971, soit Moving Waves, des Hollandais de Focus. Dans、ma chronique、uh, Groupe Obscur, je vais vous présenter le JPT Scare Band, un groupe de proto-metal américain du début des années 70. Je vais vous parler、euh, de, du nouvel album de Moon Sorrow, celui de Tourist Sass et celui de la formation de métal、euh, progressif suédoise Evergrey. Et évidemment, mon ami Simon Fetzbé, l'historien de s e s Fou, sera s là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier groupe, un Quatuor qui sera en concert à Montréal au Club Soda de la rue Saint-Laurent dimanche. Formation québécoise de métal parmi celles qui ont remporté le plus de succès au niveau international dans les dernières années. Cataclysm avec un extrait de leur dernier album studio, e v a n s Venom, le morceau d e t e r m i n e The Vows of Vengeance. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h05 pour une autre émission Classique. Salut! We'll、I'm sorry.